Haur gusiek berçantzak ukenditzaten eta eskolak txekitzeko herrietan, beharrezkoa ikusten dutu Pierre Barriere Inspektoreak herrien arteko eskolak. Eta holaz dutu RPI delakuak altsatzie proposatu, halanula, basena faruan eta shibewan. Basena faruan, baiestatu deiku banka eta europelan arteko eginen zela, bai baietae lusaide eta arnegen artian, Pierre Barriere. Enfin, certains sont en cours de, de réalisation, dans bonne voie, je pense. Je pense que celui de la Vallée des Aldudes, avec euh, Banca et Europel, euh, est euh, en train d'être finalisé. Euh, de même, le, le RPI euh, dit transfrontalier entre Ardegui et Val-Carlos, Mugazbialdetako ikoleen alkartzia oso xede ederra dela ustedu eta erandeiki nula xuxen ebiliko den. Les élèves de maternelle d'Arneguy puissent suivre les cours le matin les 5 matinées donc pendant 17h30 de si votre mémoire en basque puisque la, en davar on parle basque donc, écoles, et puis, on la, la parler, donc, euh, français, et en apprendre le français euh, donc les aides de Val-Carlos.